Book two. 26. Vingt-six. Vingt-six. Nature. Dans la nature. Dans la nature. k o u s v o i s t u la tour? vois-tu la tour ตรคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะคุณเห็นคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะ vois-tu le village vois-tu le village คุณเห็นแม่นน้าตรงนั้นไหมคะตรงนั้นไหมคะ Vois-tu la rivière? Vous voyez l านตรง v ั i น t u e v o i s t u le pont? Vous voyez l t v u e le pont? v o ณ s ห็นทะเลสาบ t รง u ั้น y e le v o i s l t u e le t o s e l a c Vous e p t u le t l a c o n t Vous voyez le ั o น t e t o i s e a u m e p l a î t Cet oiseau me plaît. d ฉ c นชอบต e น e t t ต้น a ั้น Cet arbre me plaît. Cet arbre me plaît. ฉั c ชอบก้ e นห t t e pierre. Cette pierre me plaît. Cette pierre me plaît. ะแห่งนั้น ce parc. Me plaît. Ce parc me plaît. D'ici, j'aime le jardin. Ce jardin me plaît. Ce jardin me plaît. d i c n j'aime les fleurs. me p l a î Je trouve ça joli. Je trouve ça joli. D'ici, chan, wa năn, măn năa, sòn, j e trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. D'ici, chan, wa năn, măn ngót, Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. ดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียด je t r เจ้าทูฟซาเล่เจ้าทูฟซาเล่ดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อ je trouve ça ennuyeux je trouve ça ennuyeux ดิฉันว่านั่นมันแย่ je trouve ç affreux a je trouve ça, ça, ça affreux